Commença un matin de juillet où frappé par une note, un accord, une mélodie, une porte s'ouvrait à moi. Écouter d'une oreille plus ou moins attentive, petit à petit se concentrer sur la musique, l'apprécier puis sentir les frissons nous envahir. Aussi, je décide ce soir de vous conter mes premières amours en termes de black metal, mon premier contact avec ce monde rugueux et mystérieux. Comme d'habitude avec River of Gold, j'essaye de faire quelque chose de sincère qui je l'espère peut vous toucher plus ou moins sans prétention aucune. Alors aujourd'hui, on retourne au contact de l'hiver et de son vent glacé, du black metal et de ses riffs gelés. You see Maquillage au charbon, symbole occulte et occulté, esthétique provocatrice et presque effrayante, tant d'éléments composent alors un monde qui nous est inconnu. De choix s'offrent alors à nous rejeter tout cela et fermer la porte qui s'est ouverte juste devant ou l'ouvrir et enclencher sa fascination pour cet univers maléfique et magique. Aussi cliché que cela puisse sonner, aucun ne niera en ayant découvert le black metal sur le taux que telles furent ses impressions. De mon côté, je me suis laissé tenter alors que la musique metal m'était encore nouvelle et globalement inédite, sans grande expérience. C'est donc un soir que je me décida à écouter Emperor. Le deuxième album, plus précisément, avec sa pochette qui m'attirait depuis quelque temps maintenant. Quelques secondes passées et Je Propulsé au beau milieu d'un décor apocalyptique, dominant la civilisation depuis le haut d'une falaise, on contemple la bataille avec passion. Deux armées s'affrontent dans une ville en ruine où les démons côtoient les humains. Tant d'images apparaissent sans que l'on puisse vraiment les contrôler. D'une simple écoute, on bascule dans un ailleurs à la fois hostile et attirant. Une voix déchirée crie à l'horizon et résonne au travers de nos corps malades. Le temps passe, les écoutes se multiplient et l'automne arrive. L'automne et ses paysages sont pareils, ses couleurs uniques. Véritable prélude à l'hiver, le froid, le dur, celui que j'ai déjà largement évoqué dans ma première émission. Mais c'est véritablement là que tout prend son sens. Au contact de cette nature, l'essence du black metal nous apparaît plus clair. À la lisière de la forêt, au début des saisons glacées, je découvre l'aura même de certains groupes. Cette ode aux éléments, ce cri de révolte contre le monde moderne, cette magie en quelque sorte. Oui, magie, qui m'attire maintenant plus que jamais, qui nous aide à accéder à un véritable échappatoire qui permet d'affronter la réalité. connaît tous ces soirées passées à errer dans la ville ou derrière son écran d'ordinateur. Aller de lien en lien, consommer l'instant présent, aussi fat soit-il, sans réelle conviction. Au détour de blocs obscurs, mon regard s'arrête sur des photos de cassettes. Toutes limitées, 200, 100, parfois 50 exemplaires. J'étais déjà confronté à un certain élitisme de la part de contacts, voire d'amis, mais tout devient plus concret ici. Téléchargement terminé, le son est distant. Incertain, dur à l'oreille par moment. Le jeu est imparfait, ça c'est sûr. Mais l'ambiance qui émane de ces morceaux est unique. Touché au plus profond de moi-même, comme si j'avais toujours eu besoin de cela. Besoin de découvrir, d'écouter ces groupes qui mettent en musique leurs sentiments les plus enfuis. Chante la neige et la forêt. Dorénavant, je suis prêt à en savoir plus, à vivre plus. Comme si une flamme venait de s'allumer quelque part dans un coin de ma tête ou de mon corps. Oui, je sais, ça peut sonner pompeux, mais comment décrire tout cela d'une autre façon L'avenir en noir et blanc. Les jours continuent de passer, les feuilles mortes recouvrent le trottoir comme pour en cacher le goudron. Le martèlement de la batterie dans mon casque remplace le bruit des moteurs. Toute une mécanique se met en marche et l'alchimie fonctionne parfaitement. J'emprunte alors cette route, la musique dans les oreilles et les cheveux au vent. Très vite, je tombais amoureux du chant français et des paroles déclamées par certains. On est finalement assez rarement dans le kitsch pur et simple tant ces mots collent à la musique. Car entendre cette hargne, cette poigne chantée dans notre langue me donnait alors des frissons comme jamais. Désormais, rien n'est pareil et ne le sera plus jamais. Le matin de juillet est troqué contre une soirée de novembre où la brume règne en maître derrière les murs. J'ai compris, il existe une alternative à l'art. Une œuvre peut sortir des sentiers battus, être sincèrement sombre, nous guider vers les méandres de la pensée humaine et ce que tout cela implique. La déception, la colère, la tristesse, l'envie. Le crade, le pur, les deux, la pluie. J'ai froid, mais ça ne me fait plus peur. Frigorifié, je me sens presque revivre. Mes membres ne sont plus brûlés par une chaleur insupportable, mais simplement réchauffés devant la cheminée. Il est 22h30, le ciel est noir, et un léger dégradé rosâtre me permet de distinguer la forme des arbres à l'horizon. Il est 22h30 et mon voyage reprend. Ces disques qui m'ont tant marqué il y a quelques temps maintenant ressortent de leur boîtier de cristal pour me guider à travers la nuit. Les mêmes qui alimentèrent toute cette émission. Car si j'aime tant vous compter tout cela, c'est bien pour vous faire part d'un vécu. Oui, définitivement, la musique se vit, et ce peu importe sa forme. Je retiens d'une interview réalisée avec Forteresse et quelques mots de la part du frontman. Tant qu'il y a de la passion et de l'énergie, ça sonne vrai. Vous l'aurez compris, intellectualiser tout cela ne m'intéresse pas. Concentrons-nous sur le ressenti et oublions le reste. Cet épisode de River of Gold touche à sa fin. Aussi, vous êtes véritablement de plus en plus nombreux à suivre l'émission. Ça m'a même fait carrément bizarre de me faire aborder plusieurs fois par certains d'entre vous dans la vraie vie. Merci. Je n'ai pas l'habitude de m'adresser aux gens directement via le podcast, mais si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors écoutons un ultime titre, désormais gravé sur la pierre.